with me. I'll make you believe that I've got the key. Oh, so get in the car. Woo! Le Pop Rock Party, bye Lauren pour bien démarrer le week-end. Mix Pop Rock garantit encore plein de plaisir à venir. Laurent a prévu Queen, George Ezra, Alice Merton plus Bruno Mars sur RTL2. Pas mal, non Grégory Acher et Justine Salemon. Expresso RTL 2, de 6h à 9h. C'est la Sainte Ariane et la Sainte Océane qui ont en plus un nom de salade. Ah bon La salade océane, tu mets des crevettes, ah tout oui, ça. Vrai, ouais, bah, oui. bah, ah c'est vrai. à la Sainte Ariane. <rire> non, bah, je Attendez, je me réveille avec vous. C'est lundi, c'est le retour du double Expresso RTL 2. Mm -hmm. Chérie, tu l'avais pas marqué sur la liste, mais j'ai pris du produit pour le lave-vaisselle. Ah bon Ah oui, avec 70% de tickets Leclerc sur les tablettes lave-vaisselle Expert Extra Power. Ah parfait, Sun, c'est une super marque. Bah, évidemment, qu'est-ce que tu crois Du 3 au 12 janvier, les deux packs de 44 tablettes Sun Expert Extra Power sont à 13,95€, soit 9,06€ le litre, avec en plus 70% de tickets Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. Produit dangereux et respecter respectez les précautions d'emploi. 70% de tickets Leclerc Pour une vaisselle éclatante. privé.com Me présente Gaspard, je suis ton père ça c'est la réplique de Dark Vador et ça c'est Chewbacca et si vous emmeniez plutôt vos enfants à Disneyland Paris pour rencontrer Dark Vador, Chewbacca et toutes les légendes de la force de nombreux spectacles et attractions attendent vos petits Ewoks pour revivre les histoires les plus emblématiques de la galaxie en ce moment, les séjours sont à moins 35% sur showroom privé, et pour les moins de 12 ans c'est offert showroomprivé.com il est urgent de se faire plaisir Bonjour, je suis passé devant votre concession et j'ai une petite question concernant la nouvelle Skoda Fabia. Vous me confirmez qu'elle a l'ouverture, fermeture et démarrage sans clé euh, Oui. Caméra de recul Oui. Feu de jour à l'aide Oui. Radar de stationnement arrière Aussi. Freinage automatique d'urgence En ce moment, la Skoda Fabia édition est à partir